Nous sommes lundi 10 août. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Les rescapés des tueries de 1996 en commune Bugendana de la province Gitega réclament la vérité des tueries ayant emporté plus de 600 personnes. Le dépistage de masse contre la COVID-19 continue en mairie de Bujumbura. Nos reporters nous feront le point et les données du ministère de la Santé publique parlent de plus de 200 personnes testées positives dès le 6 juillet de cette année. Dans cette édition, on vous parlera de l'élection collinaire prévue le 24 de ce mois. Et la chronique euh, sportive sera centrée sur les défis du football féminin au Burundi. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Innocent Biboniman. La de <musique> l'avenir Oh bonjour, page euh, justice transitionnelle. Pour débuter cette édition, les victimes et rescapés des tueries de Bouguendana en 1996 demandent à la commission vérité réconciliation de les aider à, à connaître la vérité de ce qui s'est passé à cette époque. Lors de la commémoration, l'après-midi de ce dimanche du 24e anniversaire de l'assassinat de plus de 600 personnes détenues tout à Bouguendana de la province, à Gitega, Pierre Claver président de la CV rassuré qu'après les crimes de 1972, et ils vont évoluer vers les années suivantes, le point avec Elinibel Nibigila depuis Guitéga. Ce sont les habitants des collines Kiwungo et Mukoro, en commune de la France Guitega. Mathias Muromba sexagénaire, témoigne la mélancolie qu'il a vécue au cours des tueries de 1996, expliquant qu'il était accusé de s'être désolidarisé avec les groupes qui s'entraient tués. J'ai vraiment été pris par la peur énorme. J'ai abandonné mon domicile et je me suis rendu vers d'autres collines. D'ailleurs, Malom m'accusait d'être traître et il cherchait à me tabasser. C'est pourquoi je les fuyé. Même son de cloche, dans son site des déplacés de Bugendana, certains déplacés parlent d'une insurrection qui venait d'en haut, tandis que d'autres disent que les événements qu'a connus cette localité sont tristes. Ce jour-là, il y avait du désordre. Avec cette commémoration, moi je n'étais pas impliqué. Même les miens n'étaient pas impliqués. Cela est venu d'en haut. Nous sommes tous tombés des nœuds. En Moi, je m'apprêtais à cheminer mon enfant à l'hôpital Moutoui. J'ai vu des gens en tenue militaire avec des civils munis de machettes et de gourdins. J'ai pris fuite quand ils ont commencé à tirer. Ils ont sont pris à ces gens enterrés ici. De son côté, Oswald de Meba, représentant des rescapés du site de Bougendana, demande à la Sévère de montrer la vérité de ces tristes événements. Les Burundais ont connu des atrocités. Toutes les ethnies confondues. Nous voyons que la Sévère, travail surtout sur les victimes des massacres de 1972, Nous attendons avec confiance, bien sûr, que la Sévère va travailler aussi pour les victimes des années qui ont suivi. Pierre Claverne, président de la Sévère, rassure que sa commission va continuer avec d'autres années après 1972, car chacun, selon lui, veut sa vérité. Les Burundais blessés sont tous pressés. Chacun veut sa vérité. La Sévère du Burundi, pour le principe Général est en train de travailler sur la tragédie de 1972. Mais lorsque nous avons des informations à travers le pays qu'il y a des fosses communes et découvertes, nous y déployons des équipes. 72 terminées. Nous allons évoluer vers 1988. Les tueries qui ont emporté 648 vies humaines de l'ethnie Tutsi à Ouagandana se sont produites le matin du 21 juillet 1996. De moukoro en commune Wugendana de la Provence Gitega, Elie Nibel Nivigira, Radio Isanganilu. Merci à Elie Nibel. Nibigile, les auteurs des forfaits surtout les cas de tuerie devraient d'abord être appréhendés, conduits dans des structures de réadaptation psychologique avant d'être jugés. C'est l'avis d'un psychologue après son analyse sur euh, la recrudescence des cas de tuerie dans les provinces de Mouying, Bujumbura. Ces derniers temps, des personnes ont été brûlées vives. Pierre Clavier Ndjidjima trouve que les parents, en collaboration avec l'administration, ont un rôle important à jouer pour éradiquer ce phénomène. On l'écoute au micro des Il faut analyser chaque cas à part. Bon, par exemple, moi je me posais la question de savoir la personne qui a incendié toute une famille, je me disais est-ce que cette personne vraiment était vraiment normale au moment des faits? Donc pour moi, je me dis que les autorités devraient d'abord appréhender ces gens-là et les acheminer dans les, dans, dans les maisons ou dans les hôpitaux psychiatriques pour qu'on puisse faire une investigation et voir si la personne n'a pas commis les forfaits étant malade. Quand bien même la personne a commis les forfaits en, en étant malade, je pense qu'il faut d'abord faire un diagnostic et voir s'il n'y avait pas de maladie et si la personne a, a commis ça étant malade, il faut organiser les soins. Mais après les soins, il faut que la personne puisse justement être transmise chez les autorités pour qu'elle puisse être jugée parce que tuer, pour moi, c'est vraiment un drame abominable. Mais pour ceux gens-là qui ont fait ça comme un acte d'héroïsme, il faut vraiment des sanctions sévères, euh, voire même les emprisonnements à vie pour corriger la société une fois pour toutes. Et comme ça, euh, les gens qui ont euh, tendance à pratiquer ces crimes, ils vont constater que finalement, il y a l'autorité qui est là et qui doit punir et ils vont avoir peur. Y aurait-il, d'après vous, une voie de sortie Y aurait-il un moyen pour éradiquer ce phénomène Je dois dire que tout le monde est responsable, depuis la famille nucléaire jusqu'à la communauté en général. Il faut que nous, les parents, nous ayons le temps d'échanger justement sur les bonnes manières qui ont toujours caractérisé notre société. Et de là, il y a l'autorité locale qui doit mettre en application la loi et interdire les tueries justement dans les réunions de sensibilisation, dans les réunions de la promotion de la paix, de la réconciliation. Comme ça, les gens vont grandir avec un message et reconnaître les interdits qui ont toujours caractérisé notre société burundaise. Donc, il n'était pas permis de faire n'importe mortes quoi dans la société sous peine d'être puni par la société. Donc, on doit tout faire pour qu'on puisse vraiment renaître cet esprit de la dignité humaine, le respect de l'être humain et le respect en fait des biens d'autrui. Oui. Comme ça, on aura une société assénie qui se développe et n'importe qui peut aller dans n'importe quelle région sans craindre d'être tué. Vous n'avez pas isanganilo, Vous ratez l'essentiel? Page politique à 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro. Certains habitants uh, du quartier Wuhi en zone kinama de la commune Nahangwa demandent à la commission électorale communale indépendante si Nahangwa de remettre sur la liste trois, euh, trois candidats rayés de la liste des candidats. Aux élections, aux collinaires du quartier Bouhignouza, ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent qu'ils ont le droit d'élire selon les compétences des candidats. Le point avec Lydia Gahimbar. Ces habitants disent qu'ils ont été surpris de la liste définitive des candidats aux élections collinaires de la colline Ouignoudza. C'est au quartier Kinama que la commission électorale et communale indépendante de Nahangwa leur a présenté. Ils disent que trois candidats de cette localité ont été relayés de la liste. Je ne sais pas si c'est le Sessi Kinama qui va choisir pour nous, c'est lui qui va nous aider. Vraiment, je suis déboussolé, parce que, comme la population du quartier qui n'a pas, en colline bouillonnosa, là, c'est si, la liste est définitive, mais on a été décidé du fait qu'on a élevé des personnes sur la liste, sans aucun motif, le président de la République. Comme il avait cité, il avait bien dit que nous choisissons mieux dans notre quartier. Et on veut bien choisir. Et je crois bien que c'est nous, la population, qui va élire. La Cette femme dit que c'est vraiment dommage de relayer sur la liste les candidats et demande à la Cécile Nahangwa de réintégrer sur la liste les candidats aux élections collinaires de la colline Bouhignoudza. La situation est ainsi alors que la propagande aux élections collinaires est en cours et le jour du scrutin est prévu le 24 août 2020. Lydia Gahimbare, le président de la commission électorale provinciale indépendante Amérique de Bujumbura, confirme que certains candidats ont été exclus de la course électorale pour les élections collinaires. Terence Biziman a dit qu'ils ont violé l'article 219 alinéa B du code électoral qui interdit aux candidats de tenir des propos diffamatoires ou injurieux à l'endroit des autres candidats. Et en province, Makamba, cette fois-ci, toujours en page politique, exprimer sa voix en écrivant les noms des candidats qu'on désire voter sur le bulletin de vote. C'est l'un des changements de la manière dont se dérouleront les élections prochaines des conseils collinaires par rapport aux élections précédentes. Et les précisions sont de Ngourinzi, la François, auditeur interne au sein de la commission électorale nationale et indépendante, Sénic, qui avait représenté cette commission à Makamba ce lundi lors d'un atelier de formation. Des membres de la CEPI et ceci les, les commissions électorales provinciales indépendantes et commissions électorales communales indépendantes en rapport avec les élections des chefs de collines ou quartiers, c'est pour le bon déroulement de ces élections prévues le 24 de ce mois d'août. Être inscrit sur la liste des électeurs sur la colline ou quartier où l'on est candidat, être résident de la dite colline ou quartier, tels sont quelques-uns des critères pour les candidats retenus à, afin de participer à l'élection collinaire prévue au cours de ce mois d'août. Lors d'une séance de formation à l'endroit des membres des commissions électorales provinciales et communales indépendantes ce lundi, Medarhan Hawangan, chargé du contentieux électoral à la CENI, indique que ces derniers recours que les derniers recours des candidats non retenus se font au niveau de la CEPI. Suivez-le au micro de Mera La CENI a rassemblé les présidents et les membres des commissions provinciales et communales chargés d'organiser les élections en vue de se préparer, en vue de d'aiguiser les consciences en ce qui est de l'organisation et du déroulement des élections collinaires. Celui qui veut être membre du conseil collinaire, il faut qu'il soit résident de la colline, il faut qu'il soit inscrit sur la liste électorale de cette même colline, il faut qu'il soit un homme irréprochable dans son entourage. Il y a des personnes qui disent que leur nom ne figure pas sur les listes sorties. quand seraient les causes La cause, euh, il faudrait la demander au niveau des commissions électorales et communales indépendantes. C'est celles qui peuvent trouver des motifs à ce que ces personnes ne soient pas inscrites sur la liste de ceux qui veulent être membres des conseils collinaires. D'abord, au niveau de la CEC, s'il si y a une personne qui se sent lésée, il faut qu'il saisisse immédiatement. La commission provinciale chargée d'organiser les élections au niveau provincial. Et cette commission va donner la réponse dernière à cette question et cette solution est définitive. Poursuivons cette édition en province de La question au centre de la ville de Kirundo devient problématique. Tous les quartiers reçoivent de l'eau une fois. Les trois jours, les domestiques indiquent qu'ils éprouvent des difficultés Ah, des fois, ils se bagarrent et se blessent lorsqu'ils se, euh, lorsqu se rencontrent en grand nombre sur une bonne fontaine à la régie des eaux. Ils font savoir que le délestage est dû à la quantité insuffisante d'eau, mais sinon qu'elle est distribuée équitablement le point avec Abraham Safar depuis Kirundo. La question d'eau devient problématique au centre-ville de Kirundo. Certains disent que cela est devenu l'habitude. Presque tous les quartiers reçoivent l'eau une fois les trois jours. Cette question n'est pas d'aujourd'hui. La population a toujours réclamé l'augmentation d'eau, mais en vain. Certains domestiques, interviewés par la radio Isanganiro, font savoir qu'ils se rencontrent étant en nombre élevé sur une bord de fontaine, ce qui fait qu'il y a souvent des affrontements entre eux jusqu'à ce qu'ils se blessent. Pour les filles, elles sont obligées d'y passer plus d'une heure d'attente. Celles qui sont impatientes préfèrent retourner avec des bidons vides, car elles ne peuvent pas résister face aux garçons. La population du centre urbain Kirundo demande à la Régie des Eaux d'augmenter l'eau pour en avoir régulièrement, ou bien que les bonnes fontaines soient augmentées avant que la Régie des Eaux règle ce problème. À la Régie des Eaux, il faut savoir que l'eau dans les quartiers est distribuée équitablement et que ce problème est dû généralement à la quantité insuffisante d'eau. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la Radio Isanganiro. Page santé de cette édition, l'appareil scanner qui sera examiné les différents organes de l'homme à l'hôpital du Saint-Quentin à Docarous est en panne depuis six mois. Le médecin directeur de cet hôpital indique que cet appareil est utile pour la plupart des hôpitaux du pays et dit que les techniciens qui devraient le réparer sont des Ougandais qui ont été, ont, ont été bloqués par la mesure de la fermeture des frontières. suite au coronavirus, le ministre de la Santé de lutte contre le sida dit qu'il est, qu est en contact avec Avec son collègue des Affaires étrangères pour négocier une autorisation spéciale de ses techniciens, euh, les détails avec Blaise Pascal Kalaroumi. Cet appareil de scanner de l'hôpital Nath-Trachau et du chef-lieu de la province Karoussi est tombé en panne depuis février 2020, comme l'indiquent les sources sur place. Les responsables de cet hôpital font savoir que cet appareil était d'importance capitale, expliquant que suite à cet appareil, Cet hôpital du cinquantenaire accueillait des personnes venant de tous les coins du pays mais aussi des patients qui sont envoyés par des hôpitaux des pays limitrophes, citant entre autres la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Les spécialistes signalent que cet appareil de Carussi aurait un élément de plus que d'autres appareils de la région. Le médecin-directeur de l'hôpital, Nathutra Chevoyer, fait savoir qu'il reste en contact avec les techniciens qui devraient réparer ce scanner, mais que ces techniciens ont manqué comment quitter leur pays, l'Ouganda, pour venir au Burundi suite aux mesures de fermeture des frontières pour la prévention contre le coronavirus. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Tadendi Kumana, nous a indiqué lors de la visite de cet hôpital la semaine passée qu'il va contacter son collègue des relations extérieures pour négocier une autorisation spéciale afin que ses techniciens ougandais viennent réparer cet appareil. Depuis Carussi, Blaise Pascal Kararoumié, pour la radio Toujours en page santé, des personnes continuent à répondre à l'appel de dépistage massif de la COVID-19, mais dans certains centres, comme celui de Cagnocha. Ils viennent à compte goutte ces derniers, se réjouissent tout de même de ces activités, mais demandent que, leur, que, que les activités commencent à 8 heures. Et certains agents de l'équipe et du personnel de la campagne de dépistage de masse, quant à eux, disent que ces activités commencent dès que le matériel est disponible. Et dans euh, les données fournies par le ministère de la Santé publique, Euh, ce ministère a fait savoir que euh, des données rendues publiques vendredi font état de plus de 17 000 tests déjà effectués de, dès le euh, déjà effectués dont plus de 14 000 dès le début de la campagne de dépistage de masse euh, dès le début donc de cette campagne de dépistage de masse 217 personnes ont été testées positives au Covid-19 durant cette campagne, c'est-à-dire dès le 6 juillet, et au total, les cas testés positifs sont de 408. Parmi celles-ci, 315 sont guéris, 92 sont encore malades et une personne est morte, dit le ministère de la Santé publique. suite. Au COVID-19, en page société, les jeunes adolescents sont appelés à être de bons exemples, surtout dans cette période de vacances qu'on s'est donné par leur représentante légale à AI de l'association NF-Gitega In Action lors d'un atelier de formation des jeunes élèves en vacances pour trois jours. Sur l'estime de soi et de la gestion de l'adolescence, Denise Nyonzima, demande aux parents de tout faire afin de chercher un moment d'échange Avec leurs enfants, page sportive, la formation Aigle Noir de basketball s'est inclinée 119 points contre euh, à 45 face à Urunani lors d'un match d'ouverture du championnat national de basketball, édition 2020-2021. Dans les autres matchs qui ont été livrés le week-end, Kern a battu Dynamo 58 points à 54 au moment où le match qui a opposé Jim Kana Newstar s'est soldé en faveur de Jim sur un score de 66 points. La 62, l'autre actualité sportive qui a marqué la semaine coulée, c'est le passage de grade dans la discipline de Kung Fu. Parmi les 48 candidats dans les différents domaines, 39 ont pu passer les grades de niveau supérieur, dont 3 primés ceinture noire. Radio Isanganiro, chronique sport. les parents qui n'autorisent pas les jeunes filles à s'impliquer dans le football féminin la culture burundaise qui, qui ne donnerait pas la valeur à ce sport sont certains des défis qui freinent le développement du football féminin au Burundi, c'est l'affirmation de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine pour que le football féminin puisse franchir une, euh, puisse évoluer Daniela Nibimegna suggère à la croissance des compétitions, l'augmentation des compétitions ainsi que le renforcement des formations, euh, le renforcement des capacités pour les entraîneurs la chronique sportive est signée Sné Barico La culture burundaise a freiné dans le passé le développement du football féminin. Actuellement, il y a une certaine évolution due au changement de mentalité chez certaines filles. C'est l'explication de Daniela Nibimena, entraîneur de l'équipe nationale féminine. Les équipes féminines n'arrivent pas loin parce que je dirais que cette année, ça a été une année exceptionnelle pour le football féminin parce qu'on a participé dans beaucoup de compétitions internationales, ce qui veut dire que c'est une autre occasion pour nous. C'est Le lancement officiel pour le Burundi qui nous a permis de montrer aux parents et au peuple burundais que le football féminin existe. Cette année, ça a été une année de participation. Selon elle, l'organisation de plusieurs compétitions ainsi que les formations des entraîneurs peuvent contribuer au développement du football féminin. On a besoin de beaucoup de matchs amicaux et aussi de créer cette ambition, cette motivation dans le football féminin, dans les jeunes filles, parce que Si on commence à bas âge, nous avons une opportunité d'arriver loin et aussi d'avoir une continuité parce que tu peux jouer à tel âge parce qu'il n'y a pas des matchs, par exemple des motivations et tu arrêtes. Et aussi, il faut faire... Plus de formation des coachs ou bien de renforcement des capacités des coachs qui ont déjà des niveaux assez supérieurs par rapport aux autres. L'entraîneur de l'équipe nationale féminine conseille aux joueuses burundaises de combiner le sport et les études. Quant aux parents, ils doivent permettre à leurs jeunes filles de s'impliquer dans le football féminin. Au Burundi, nous ne sommes encore des amateurs, mais ce que je demande aux jeunes filles, c'est d'abord faire des études. C'est étudier d'abord. Plus étudier et plus faire du sport et les mettre ensemble. Parce que si tu n'étudies pas, le football, ce n'est pas un profession au Burundi. Pour le moment, on s'amuse parce que nous sommes des amateurs. Mais si le football est dans tes rêves, tu peux y arriver. L'essentiel est de garder ce rêve et de continuer dans Le bon sens. Et pour les parents, un message, c'est laisser les enfants aller jouer au football et aussi dans d'autres disciplines parce que, au lieu d'aller dans des bistrots ou ailleurs ou euh, fumer des chambres, Vaut mieux laisser les enfants aller jouer. Parce que quand tu vas dans une discipline quelconque, tu reçois des amis, tu partages ce que tu as, vous discutez, etc. Daniela Nivimeña demande au ministère ayant le sport dans ses attributions de soutenir le football féminin en appuyant les différentes compétitions organisées. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi.